Ainsi font font font les petites marionnettes ainsi font font font trois petits tours et puis s'en vont les mains aux côtés, sautez, sautez marionnettes les mains aux côtés, marionnettes recommencez ainsi font font font les petites marionnettes ainsi font font font trois petits tours et puis s'en vont Et elles danseront les petites marionnettes Et elles danseront quand les enfants dormiront